Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga épisode 519 Alors aujourd'hui, nous allons vous donner un petit c'est un petit truc sympa pour aller au Japon moins cher Je suis sûr que ça vous intéresse, ça, ah, bah oui, nous aussi Et donc pour ce faire, nous avons une invitée exceptionnelle, nous avons Céline qui est avec nous ce soir Bonjour Salut, salut. Donc tu vas nous parler un peu de Japan Travel, c'est ça Je ne dis pas de bêtises Non, c'est bien ça. Voilà, voilà. Alors, euh, dis-nous tout. On veut tout savoir comment, comment ça marche. En fait, c'est pour faire des reportages au Japon, pour être un peu journaliste au Japon. Euh, dis-nous tout. Alors, bon, déjà un peu pour commencer, Japan Travel, c'est un guide touristique. Et euh, la, le principe de ce guide touristique, c'est euh, réalisé sur la base du crowdsourcing. Donc tout le monde peut participer, un peu euh, comme euh, le principe de Wikipédia, sauf qu'il y a un système de points Et en échange de chaque point, euh, on, a, on peut échanger sur le site des nuits d'hôtel au Japon, des dîners dans des restaurants au Japon. Par exemple, un article, c'est 500 points. Et on va dire, une nuit d'hôtel, ça peut commencer à 1500 points. D'accord. Après, euh, ce dont tu parlais, donc, qui pourra intéresser pas mal de monde, c'est le programme de stage en photojournalisme. C'est donc euh, quatre semaines. Et euh, pour ces quatre semaines, on prend en charge... Euh, hébergement et transport sur place en échange d'un article par jour sur une destination qu'on aura choisie ensemble à l'avance en fonction de ce que les gens préfèrent et des commandes qu'on va avoir, par exemple, des préfectures qui vont nous demander de mettre en avant telle ou telle destination. Mmh. Et là, pendant quatre semaines, euh, on va encadrer ces personnes pour avoir des reportages photos, des vidéos, des articles. Et... Euh, En fait, à l'arrivée, on remet un itinéraire, un pocket wifi, et après, bah, c'est à vous de jouer. Vous vous débrouillez un peu comme vous voulez, vous organisez votre temps histoire de pouvoir un peu profiter du Japon quand même à côté. Si vous avez des destinations que vous voulez absolument voir, si vous préférez faire vos visites le matin, rédiger le soir, visiter toute la semaine et faire vos articles le week-end, c'est pas non plus. Très strict on va dire. C'est plus en gros pour aider pas mal de monde à partir au Japon. Nous ça nous permet d'avoir du contenu et le Japon ça lui permet de faire la promotion de ces préfectures, et c'est pour ça qu'on bosse avec pas mal de préfectures. D'accord. Et alors, euh, les moments où on doit aller faire ces, ces reportages, euh, c'est vous qui décidez des dates Ah non, non, non. C'est euh, aux gens de choisir leur date à l'avance. D'accord. Et nous, en fonction des dates que les gens nous donnent, on voit un peu ce qu'on a à ce moment-là comme projet. Euh, si on n'a rien, et bien... C'est à vous de décider euh, ce qui va se faire. Par exemple, là, on a une personne, on n'avait pas de projet, on n'avait pas de, de partenariat avec une préfecture. Lui, il voulait absolument faire euh, sur Nagoya. Ben, il est parti à Nagoya et il a fait euh, un peu sur ce qu'il voulait à Nagoya. D'accord, d'accord. Et alors au niveau du matériel qu'on utilise, c'est fourni ou on a le sien euh, Non, il y, a, il y a quand même... Euh... Il faut que ça soit un peu de qualité, je veux dire. Ouais, voilà. <rire> en fait, nous, on donne le pocket Wi-Fi. Mm -hmm. donc pour, alors c'est pour... Qu -ce euh... quoi un pocket Wi-Fi pour euh, le gars qui ne sait pas ce que c'est <rire> D'accord. Alors c'est euh, en gros, euh, des fois, vous allez être amené à partir au fin fond de la campagne japonaise et vous allez avoir une connexion euh, nulle part et vous avez absolument besoin de contacter euh, euh, le bureau qui est à Tokyo et Ben, vous avez votre pocket wifi à brancher sur votre téléphone ou sur votre, sur votre ordi et là vous allez pouvoir euh, contacter tout le monde d'accord c'est merveilleux ce truc là ouais <rire> c'est pas mal ouais faut en vendre plein <rire> ouais après ça, ça se peut que ce soit tellement paumé que on... ça marche pas quand même non ça marche pas quand même ah c'est pas infaillible alors ouais ça m'est déjà arrivé c'était un peu galère d'accord d'accord euh, et donc, donc euh, en échange donc, de ces reportages qu'on fait euh, au Japon euh, on, on y va gratos quoi en gros Alors, il y a euh, le billet d'avion quand même à payer. Mmh. On aimerait bien euh, donc, pouvoir le prendre en charge. Normalement, ça devrait se faire euh, peut-être bientôt. Mmh. On le fait déjà. En fait, on est disponible dans 12 langues. Et euh, pour les personnes qui viennent de Chine, on fournit déjà le billet d'avion. Et pour la Thaïlande également, on aimerait bien le faire pour la France. Pour le moment, bah, on ne l'a pas encore. Ça devrait venir. Donc, c'est... Euh, seulement, on va dire l'hôtel et euh, le transport sur place. Parce qu'il est déjà pas mal, parce qu'apparemment l'hôtel au Japon, ça, ça douille. Ouais, <rire> voilà, bah c'est le logement qui coûte le plus cher, puisque la nourriture c'est très abordable et puis euh, après euh, c'est le billet d'avion. Maintenant, ça devient euh, hors saison. C euh, la dernière fois que j'y suis allée j'ai dû payer 450 euros à leur tour, donc c'est pas. D'accord, c'est jouable. C'est jouable. <rire> ouais. Mais le logement, bon, euh, ouais, c'est un peu un peu difficile. D'accord, d'accord. Alors, euh, donc, euh, toi, t'es déjà arrivé d'aller au Japon euh, oui, du coup. Alors, euh, alors je... Commencer pour ceux qui sont jamais mis les pieds, est-ce qu'il y, y a des trucs qu'il faut faire gaffe Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de manga qui voient le Japon comme le paradis, euh, n'ayons pas peur des mots. Hein. Euh, ouais, c'est génial, le Japon, si, le Japon, ça. Alors, euh, est-ce que tu veux leur confirmer que c'est le paradis ou leur dire euh, Attendez, il faut peut-être raison de garder, il faut peut-être se calmer, parce qu'il y a quand même des petits trucs qui. Voilà, quoi. Bah, je pense que je ne suis pas hyper objective, mais pour moi, c'est le paradis. ouais. <rire> oui, d'accord. <rire> <Okay. rire> euh, après, il euh, n'y a, y a pas grand-chose que je n'ai pas aimé, hein, euh, à part. Euh... Je suis partie en an, donc euh, bon, la, la nourriture française m'a manqué et le prix n'est pas du tout abordable pour le coup de la nourriture étrangère. Mais Surtout qu'il n'y a, y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, je crois, des trucs comme ça, non euh, Ou alors bah... c'est très cher. <rire> euh, pour, la, pour la petite anecdote, la seule fois où j'ai voulu acheter du fromage, c'était... Euh, Donc, un camembert que euh, j'ai ouvert mon carton et en fait, c'était dans une boîte de conserve. Donc, euh, c'était plus... <rire> pas terrible du tout et c'était hyper cher. Donc, euh, j'ai dit, bon, bah, plus jamais euh, tant qu'on est là. Donc, euh, du coup, ouais, ça, ça m'avait manqué. Mais après, euh, c'est tellement... Euh, la nourriture est tellement bonne là-bas que, bon, bah, on ouais, peut Il n'y a pas euh, que des sushis, je veux dire. Il y a quand passer. même euh, ouais, ouais, euh, pour, une variété. Euh... Euh, pour les gens, qui aiment les choses un peu plus grasses. Il euh, y a pas mal de fritures, euh, de choses comme ça. Donc, euh, mais pas que du poisson Non, non, euh, pas mal de poulet et euh, après c'est beaucoup bah, évidemment de plats avec euh, du riz mais euh, euh, on, a, on a pas mal de, de chaînes de, de restos pour les salariens, les employés euh, où on mange sur le pouce où c'est euh, 300 yens donc euh, c'est euh, moins enfin euh, je ne sais même pas avec le cours du yen en ce moment mais en tout cas c'est moins de 2 euros euh, où on a un petit bol de riz euh, qui a euh, c'est C'est du porc ou du bœuf euh, par-dessus, ça coûte rien du tout. Euh, C'est le plat euh, que tout le monde mange le midi quand on est salalimane. Euh, non, non, il n'y a pas que des sushis. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, euh, euh, les tremblements de terre, t'en as eu quantité y ou bien <rire> Eh ben... <rire> des tsunamis, enfin c est, c est ce genre euh... de choses, il faut penser aussi Tsunami, à ces petits trucs-là. <rire> le... Mais par contre, tremblement de terre, ouais, euh, le... le jour, euh, le lendemain du Nouvel An, donc euh, j'étais encore un peu... Euh... <rire> Un peu, un peu bourré, on va le dire. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça m'a un peu surpris parce que c'était à 8h du matin, euh, gros tremblement de terre. Il y a tout au-dessus du frigo qui s'est mis à bouger. Je me suis dit, oula, mais c'est moi qui suis mal réveillée ou il se passe quelque chose. Et non, il y a eu un bon gros tremblement de terre. En fait, c'était euh, en, euh, en 2012, donc il y avait encore pas mal de secousses euh, après euh, le gros, gros tremblement de terre... Euh, Euh, de, bah, de 2011 donc, mm -hmm. euh, je sais pas si euh, maintenant il y en a toujours autant fait... j'y suis pas retournée depuis un an mais en tout cas euh, en 2011 il y en avait quand même pas mal euh, euh, j'y suis allée à partir de septembre euh, c'était euh... ouais ouais Faut... C'est un peu particulier. Quoi. Ça, ça, ça pas, fait quoi. un peu bizarre, <rire> en fait, c'est surtout euh, euh, quand on est au restaurant, euh, les Japonais, ils ont une alerte euh, jishin, donc tremblement de terre. Mm -hmm. Et euh, là, il y a tous les téléphones qui se mettent à sonner en même temps dans le téléphone pour dire attention, tremblement de terre. Euh, là, ça fait un peu flipper. ouais. <rire> et alors sinon, les Japonais, par rapport aux gaijin, donc par rapport aux étrangers, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Alors euh, toi, comment ils t'ont perçu Comment ils t'ont accueilli Comment ils t'ont... Bon, franchement, ils étaient, euh, ils étaient très sympas. Après, euh, euh, ça dépend aussi des villes. Euh, les gens... Euh, J'habitais à Tokyo. Les gens qui sont allés à Osaka m'ont dit que les Japonais étaient beaucoup plus ouverts. Euh, et plus on va dans le sud, apparemment, plus c'est le cas. Euh, à Tokyo, c'est vrai que j'ai eu du mal à me faire euh, des amis japonais au début. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé dans un bar, donc ça aide pas mal. Mm -hmm. Mais euh, sinon, c'est vrai que ça reste assez... Euh, Euh, pff, distant on va dire au début ouais enfin c'est un peu aussi le, le mode des japonais même entre eux je veux dire d'être très ouais euh... mais plus particulièrement à Tokyo j'ai eu l'impression mmh. ouais enfin ouais. ouais, après c'est question des grandes villes aussi c'est peut-être pas forcément ouais Japon. ouais <rire> je, ouais je pense que c'est un peu partout pareil c'est vrai ouais. Alors, donc, pour en revenir donc, euh, à Japan Travel et tout ça, euh, est-ce qu'on peut voir déjà donc, euh, des reportages qui ont été faits euh, euh, Oui, il ouais, y, y en a pas mal. En fait, euh, on recrute euh, 30 personnes par an, mm -hmm. donc de toutes les nationalités confondues. Et euh, en fait, on a déjà pas mal de contenu en anglais. C'est pour ça qu'on essaye de recruter pas mal de Français. Euh, alors, il y a eu des thèmes euh, différents. On a eu euh, les fermatés à Kyoto, euh, les... Les brasseries, euh, enfin les, les grands brasseurs plutôt, mmh. euh, ça change tout le temps. Moi, par exemple, j'avais fait euh, les, la préfecture de Nara, mais le sud, donc la, la campagne, c'était pour voir euh, les maisons d'hôtes, les fermes, comment ça se passe. Et, ça dépend vraiment des commandes, quoi. D'accord. Donc, vous recherchez beaucoup des Français parce qu'apparemment, c'est difficile. Les, jeux, les Français, ça ne les intéresse pas <rire> bah, quoi, le... si, si, ça les intéresse, j'imagine. Mais en fait, nous, ça nous prend du temps parce que, euh, mine de rien, on doit quand même faire une, une sélection parmi les personnes pour être sûr que euh, c'est les, les gens qu'on va recruter. Mais des gens sérieux. Oui, voilà, mmh. des gens sérieux qui ont une belle plume et qui ne vont pas euh, nous dire une fois qu'ils ont profité des quatre semaines qu'on a payées, euh, nous dire oh, « bah, euh, j'ai pas eu le temps de faire les articles, en euh, <rire> <rire> Et quand on parle de belles plumes, c'est pas sur leur chapeau, ouais, <rire> c'est par rapport non, à la prose, <rire> l'écriture. C'est ça, euh, pas faire de faute d'orthographe, oh là là. tout ça. <rire> c'est pour ça, on, on fait quand même un peu attention. Après, euh, euh, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec le support vidéo, il y a aussi euh, possibilité euh, de, de faire que là-dessus euh, pour, euh, pour toucher plus de monde. D'accord, d'accord. Et alors, euh, quand t'étais... Euh, là, c'est plus moi qui parle. Là, Est-ce que t'es tombé au Japon euh, sur des tournages de séries, euh, de films japonais, euh, de, des Sentai, des Bioman, des Power Rangers, des trucs comme ça <rire> euh, Alors, non. Mais par contre, euh, j'avais été payée pour être déguisée en Power Ranger ah oui euh, pour euh, une vidéo promotionnelle. Alors, je ne sais même plus c'était pourquoi cette vidéo, mais c'était... Euh c'était euh, sympa on était, euh, on était euh, donc euh, tous ensemble dans le métro on faisait des, des, des pauses euh, je pense que c'était pour euh, le tourisme mais je m'en rappelle même plus Mais c'était sympa. À part ça, euh, non, je... Mais je sais que c'est assez accessible pour euh, les étrangers d'être euh, figurant dans des séries... Euh... ouais Ah bah, j'y vais tout de suite. Oui, <rire> je... parce que je crois que, que ça leur plaît bien d'avoir justement des étrangers, ouais, parce que voilà. ça, ça fait un peu de petits trucs. Par exemple, à l'époque, euh, ils avaient volontiers euh, fait tourner Dorothée, justement, en guest euh, dans pas mal de séries comme ça, parce qu'ils ouais, étaient trop ouais, contents ouais. d'avoir <rire> un jean dedans. De, euh, et en plus, Dorothée, star en France, patati <rire> patata. Donc voilà. Ben, ouais, je crois que ça leur plaît toujours. Je, je connais quelqu'un qui fait pas mal de, de casting comme ça, de figurants. Il cherche souvent, ouais. Ah ouais? Il ah faudra qu'on en parle. Alors, <rire> je te donnerai des adresses après. Ok, ok. Donc voilà. Euh, il y a aussi, euh, bien sûr, au Japon, euh, il y a le musée Ghibli. Ouais. Et euh, j'aimerais bien que tu m'en parles parce que, alors, raconte-moi un peu toutes les légendes. Il paraît qu'il faut réserver des, des mois, des années à l'avance pour pouvoir y aller. Ouais. Euh, Dis-moi un peu tout ça. Bah, la preuve, c'est que j'ai pas pu y aller. Ah bah oui, carrément. Tu es resté un an et en un an, t'as pas réussi à pouvoir y ouais. aller. En fait, euh, je savais pas du tout qu'il fallait réserver à l'avance. Et euh, un jour, euh, pleine de bonne volonté, je dis un. Dimanche, bon allez on y va et, et j'y vais et puis euh, ils m'ont rayonné quoi. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a fait elle Non en fait c'est vrai qu'il faut réserver à l'avance euh, euh, vraiment longtemps surtout que là il y a une période de fermeture en ce moment ah. donc euh, donc c'est encore plus compliqué. En fait j'ai pas eu le temps d'y aller parce que j'ai pas mal bougé après mais Euh, je le regrette et là la dernière fois je voulais y aller encore mais c'est pareil euh, je m'y suis pris une semaine à l'avance il n'y avait pas de place ouais. donc euh, ouais c'est un peu compliqué il y a des sites français euh, qui proposent quand même euh, de voir ça et, euh, et je crois que sur place c'est dans les combini que ça se prend et, et tout ça mais euh, franchement je ne peux pas en dire plus je ne l'ai jamais fait <rire> Alors les convenience, justement, parle-nous-en pour ceux qui euh, ne sont, sont pas au fait. Donc c'est des, des petites boutiques en fait, c'est des petits arabes du coin si je puis dire, ouais, <rire> des voilà, petits supermarchés, euh, les convenience stores anglais. Ouais, ouais. c'est euh, des boutiques 24/24 euh, /24, euh, qui sauvent la vie <rire> et, euh, et qui proposent même euh, bah, de, la, de la nourriture qu'ils font tous les jours comme ça. Qui font tous les jours, euh, c'est-à-dire euh... qu'en été ça fond euh, parce qu'il <rire> chaud. J'ai les blagues. Hein, non non non non, c'est pas ça. Non non c'est. Euh... Qui euh, fabrique, oui. Ouais, ouais je m'exprime mal. Pardon. Non, non, c'est moi qui, qui fais express, je te taquine. Non, non, c'est pas mal euh, parce que je me souviens quand j'étais là-bas, je bossais, j'avais jamais le temps de me faire à manger. Je passais au Cambini euh, entre chez moi et le travail et là, je m'achetais euh, une, une vieille brochette au poulet à manger sur la route et puis c'était très pratique. Quoi. Ouais. Non, En plus, c'est des produits qui sont assez bons. Il euh, y en a vraiment à tous les coins de rue. C'est ouvert toute la nuit donc euh, si on est en panne, je sais pas, de, de n'importe quoi. Euh, de lait. Euh, De, de lait ou de bière. De... Ah, de bière, ah, d'accord, ouais. t'es comme ça, toi, d'accord. Bah, en plein milieu de la nuit, je sais pas C'est vrai que, ah, qui... mon j'ai pas ma bière, je vais <rire> pas te jusqu'à demain matin. Hein. Bah, oui, personne va se lever la nuit pour aller chercher du lait, je pense. Ah bah, je sais pas, moi, tu fais ce que tu veux, après, moi... <rire> Bref. <rire> Alors, je voudrais aussi que tu me parles de ces fameux magasins qui ont, je sais pas, 36 étages de boutiques ou des trucs comme ça. Comment ça marche, ces trucs-là Déjà, il y a du monde. Hein, donc, ah, j'imagine. Il faut ouais. jouer des coudes, souvent. Euh, ouais, ça, c'est. Euh, Peut-être que tu penses à la tour 109 à Shibuya, l'énorme oui, temple exemple, du euh... shopping. Mmh. Ouais, c'est sympa à faire quand on arrive la première fois. Et puis, euh, et puis bah, au bout d'un moment, on n'a plus du tout envie. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde et puis mmh. euh, pff, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des endroits où ça coûtera beaucoup moins cher pour la même chose. Ah bah oui, ça c'est intéressant à savoir. Oui, euh, la tour 109 par exemple, bon c'est incroyable hein, quand on va dedans la première fois, surtout si on aime bien les, les petites guiqueries euh, et ce genre de choses, mmh. euh, c'est pas mal quoi. Mais, euh, mais franchement, on peut trouver moins cher ailleurs et puis après bon, c'est vrai que Les boutiques, elles sont très belles, c'est tout, euh, très kawaii, quoi. Euh, tout, est, euh, tout est rose, les, les, les, comment, euh, les filles dans les magasins qui servent, elles sont toutes euh, magnifiques. Euh, bon, euh, la plupart, elles ont des perruques incroyables, mais, euh, <rire> mais ouais, c'est sympa comme expérience, mais à petite dose quand même. <rire> Et alors, parle-moi un petit peu de la Golden Week. Euh, bah, là, c'est bientôt. Euh, justement, la Florence, <rire> c'est pour ça que c'est bon d'en parler. <rire> ouais, euh, c'est là où euh, il faut éviter d'aller dans les endroits touristiques parce que c'est les seules vacances de l'année des Japonais. Donc, euh, euh, les prix sont chers et il euh, y a trop de monde, quoi. C'est euh, en mai, je crois. Ouais, c'est ouais, ça. Euh... Ouais, ouais, si, c'est ça. Et euh, à partir de ce moment-là... Euh... Enfin, en fait, c'est une semaine où il y a donc plein de jours fériés. Euh... Ouais. Donc, ça fait une semaine de vacances. Et c'est là où ils posent tous leurs vacances. Et alors, quand euh, j'y avais été... La première fois, j'avais été au château d'Osaka. Et euh, j'ai dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe Et là, on m'a dit, c'est la gold... Golden Week. Donc, euh... ouais, donc, il vaut mieux éviter d'aller en vacances au Japon en ce moment-là. Que... <rire> ouais, bon, après, euh, si c'est le seul moment où on peut y aller... Euh... Bah, soyez prévenus à l'avance. Ouais, voilà, sachez euh, en connaissance de cause. Il faut, il faut, que, il faut aimer euh, la foule. Quoi. Ouais, emporté par la foule qui me draine, me <rire> draine. Alors justement, ça me fait faire une, une transition parce qu'il y a aussi un autre truc sur lequel je voulais te parler. C'est par rapport aux stars françaises au Japon. Ouais. Alors apparemment euh, les, les Mireille Mathieu, les, les trucs comme ça, <rire> <rire> euh, les Japonais en sont friands. Euh, tu peux me confirmer ce genre de choses euh, Alors quand j'y étais, Mireille Mathieu, je l'ai pas entendu. mais par contre il euh, y avait, j'étais étonné qu'ils écoutent euh, certains trucs. Je crois que il y avait une soirée Zaz ou quelque chose comme ça. Euh... Ah oui. <rire> ouais. Mais c'était peut-être spécial français parce que j'étais étonné quand même qu'elle s'exporte euh, jusque là-bas. Mm -hmm. Mais ouais, euh, je suis passé devant un bar et c'était soir et Zaz. je pense pas qu'elle était là mais en tout cas ils passaient leur cd et tout ça quoi enfin ses cd à elle ouais. ouais, c'était après c'est vrai qu'ils aiment bien euh, pas mal les, les stars euh, françaises enfin ils aiment surtout la france pour ce qu'elle représente euh, bah... le béret et la baguette euh, pff, pff, <rire> non pas trop <rire> plutôt la mode enfin ils ont une image un peu à euh, idéaliser euh, de paris euh, des paris des J'sais pas des dessins animés d'ia Des aristochats, quoi. Ouais, <rire> d'accord. Ouais, je pense que c'est un peu le, la, la grosse désillusion quand ils arrivent en France. Après, euh, je dis pas que Paris est moche, hein, bien au contraire, mais ouais, ils sont un peu, un peu déçus, euh, déjà juste par rapport à la... À l'image d'épinal qu'ils en ont. Ouais, à la propreté de Tokyo par rapport à la propreté quand on arrive à Paris, ouais. ça fait un gros choc. <rire> Ah oui, justement, alors à Tokyo aussi, il euh, y a des villes libres, enfin des trucs comme ça, euh, ils sont beaucoup en vélo, quoi, parce que pour, euh, pour ouais, rouler à Tokyo, c'est l'enfer, quoi Ouais, ouais, <rire> ils ont pas mal de vélos, et puis, euh, bah, en fait, les, le métro, ça coûte euh, vraiment cher, parce que comme c'est des compagnies privées, c'est un peu comme en Angleterre, donc on paye euh, euh, pas euh, le trajet, mais en fonction de nombre de stations qu'on fait, D'accord. donc du coup, euh, le, le vélo, ça vaut vraiment le coup d'en de, acheter un dès qu'on arrive, quoi. Ok Ah ouais, ouais, C'est bon à savoir aussi. Hein. Donc, si on ne sait pas pédaler... <rire> ouais, pff, après, euh, après, en plus, il y a des pistes cyclables partout. Donc, ce n'est pas, euh, pas trop compliqué. Quoi. Ouais, D'accord. Sinon, je ne sais pas, d'autres choses qui te viennent à l'esprit euh, par rapport au Japon qu'il faut savoir euh, trucs qui t ont surpris, donc... mmh, Des trucs qui t'ont surpris Des trucs qui m'ont surpris Euh, pas vraiment, juste euh, j'étais... En fait, euh, les seuls exemples qui me viennent là, c'est que euh, j'étais étonnée euh, quand je suis arrivée euh, du fait qu'ils tiennent pas du tout l'alcool, parce que comme je disais tout à l'heure, je bossais dans un bar mm -hmm. et euh, on a l'image des, des Japonais euh, hyper euh, délurés euh, après le travail et tout ça. Et, et finalement, euh, ils sont délurés, mais un verre de bière, euh, ça suffit. Ça suffit. Quoi, <rire> on a, a l'impression, après, c'est pas tous comme ça, mais euh, j'avais vraiment l'impression que... Euh, un, un demi-verre de cocktail pour une japonaise, c'était fini, quoi. Et le saké alors C'est pas un truc qui c'est euh, si, si, direct, ça ça, <rire> ça coule à flot, mais euh, bizarrement, euh, je sais pas, ils, ils ont euh, peut-être une capacité à absorber du saké euh, très importante, mais, mais plus que la bière, on dirait. Enfin Après, c'est pas tout le monde pareil, mais en tout cas, euh, quand ils commençaient, euh, ils s'arrêtaient plus, quoi. D'accord <rire> Bon bah alors donc euh, pour Japan Travel tout ça donc il euh, y a un site internet la travel.com tout simplement ouais. et là dessus on trouve tout ce qu'on a besoin de savoir bah alors dessus il euh, y a les articles les reportages photos des vidéos des, des guides donc avec euh, comment acheter une carte de métro au Japon ce genre mmh -hmm. de choses et euh, après des blogs donc pour les personnes qui vont là-bas et qui veulent avoir leur blog à eux euh, donc avec euh, leur enfin peut-être pour être plus libre avoir leur, li leur ligne éditoriale à eux euh, ils utilisent le blog plutôt que le format article mmh. et tout ça. Donc après, euh, ça peut être des gens qui n'y sont pas encore allés et qui disent euh, euh, ce qu'ils veulent faire euh, quand ils seront là-bas. Et puis après, euh, nous, on met en ligne. Et puis euh, ça, ça permet aux gens de ne pas avoir à créer leur blog, mais de partager leur expérience avec notre communauté. Comme on a pas mal de monde maintenant, il y a toujours des gens qui réagissent, qui répondent, qui, qui font des commentaires. Donc c'est toujours intéressant d'échanger euh, sur ce plan-là. D'accord. Alors tu vas pouvoir éclairer ma lanterne aussi sur un autre petit euh, sujet parce qu'il y a beaucoup euh, de fans français qui se réclament du terme otaku. Ouais. <rire> Et euh, je crois savoir qu'otaku au Japon, c'est plutôt un gros mot quoi. C'est plutôt très mal vu. Ouais ouais ouais. Les les otaku, euh, c'est pas euh, c'est pas l'image euh, cool euh, qu'on veut se donner quand mmh. on fait une licence de japonais quoi. Non c'est Euh, C'est euh, euh, dans ma guest house là où j'étais, il y en avait un justement. Euh, bah, donc en... un vrai de vrai qu'on voit, en... Un... on se en japonais bah, En fait, je l'ai vu une fois en un an parce oui, qu'il sortait. Voilà. Il sortait jamais de son appart et une fois, donc il avait laissé la porte ouverte. Euh, euh... Euh, pour parce aérer que... <rire> euh, non non non ça c'est non ça c'est pas possible euh, parce que bah, il avait dû oublier et là on a ouvert et comme dans les euh, dans les mangas quoi c'était que des poubelles quoi en fait il vivait dans un tas d'ordures le ikikomoli quoi le, le cafard euh, c'était euh, c'était dégueulasse <rire> c'était euh, c'était vraiment euh, bah, comme euh, comme dans les films où il dénonce ça quoi euh, mm -hmm. c'était c'était je crois que c'était dans Ikebukulo West Guest Park où il y avait justement un gars comme ça. Et, et bien là, ça m'a donné vraiment ce, cette impression-là. Il était, il était très solitaire, il ne parlait pas, il n'avait pas d'amis. C'est triste, quoi mais t'as su cette histoire là comme quoi il y avait un, un japonais donc euh, dans une euh, station de bande d'arcade tu sais au japon euh, qui avait joué à un jeu vidéo jusqu'à en mourir quoi ah, il ouais. l'a retrouvé mort euh, devant parce que il avait oublié d'aller manger d'aller pisser <rire> c'est ouais, ouais. affolant quoi ouais, ça c'est ça c'est triste et puis il euh, y en a plein aussi qui vivent dans les dans les manga cafés là euh, mm -hmm. parce que parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, d'avoir un appart et du coup ils font que ça toute la journée enfin c'est triste quoi Ouais, ça c'est bon enfin c'est une aparté ouais, voilà, <rire> euh, parle-moi un petit peu des pachinko ça fait du bruit <rire> <rire> bah oui ça on l'imagine très bien aussi quand on voit déjà dans certaines ouais, ouais, ouais, ouais. euh, mais mais j'ai jamais trop compris le délire alors donc en, en fait c'est c'est des espèces de pinces qui bouffent des petites billes Mm. Mais euh, en, en fait, je comprends pas comment ça marche parce que j'ai l'impression que les billes, elles vont bien tomber dans le trou de toute façon, même si tu pinces pas, je sais pas, c'est bizarre. Il y en a plein de sortes, mais après, euh, ouais, c'est... J'arrive même pas à comprendre moi non plus le, <rire> le principe. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, ils sont addicts, quoi. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre euh, ça aussi, mais bon, c'est comme n'importe quel... Euh n'importe quel jeu de casino quoi ouais. finalement sauf que eux, ils gagnent pas d'argent c'est ça et donc donc tu auras, tu gagnes plein de billes et tes billes tu les échanges contre des des, des, des, lots. des, des lots quoi ouais. de la bouffe machin ouais, enfin, des, des trucs comme ça apparemment c'est euh, ouais bah <rire> tous les jeux d'argent sont interdits ils voulaient euh, ils voulaient peut-être légaliser certains casinos avec euh, l'arrivée des JO et de la coupe du monde de rugby pour faire plaisir aux touristes mais je sais pas où ça en est ça mm -hmm. mm. Mais ils ont trop peur en fait qu'il euh, euh, y ait des Japonais qui deviennent trop dépendants parce que bah, ils ont euh, un gros problème avec ça, déjà tous les jeux et tout ça. Et ils se sont dit que s'ils si légalisaient euh, et euh, qu'ils pouvaient jouer de l'argent, ça allait être encore pire en fait. Ah bah c'est pas idiot. Hein. Pas mmh. Et alors. Euh... Qu'on te demander d'autre Il <rire> <rire> y a sûrement plein de questions. Hein, mais... euh, bah, oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des, des grosses stars au Japon C'est-à-dire, autres les, les idoles qu'on sait que sont, qui sont éphémères ou euh, des boys-bands euh, de, du, du moment. Est-ce qu'il y, y, y a vraiment des grosses stars au Japon que, euh, Genre un Dieu japonais ou j'en sais rien, tu vois, ce, ce genre de truc. Un et que donc, du coup, euh, tu as pu... Euh pu voir euh... franchement euh, j'avoue que là euh, <rire> ça ne me vient pas du tout à l'esprit évidemment j'ai dû en voir mais euh, je regardais pas du tout la télé je faisais pas ça ouais, enfin je veux dire même en voyant des pubs dans la rue j'en sais rien parce qu'il doit y avoir des, des panneaux publicitaires de malades là bas j'imagine il ouais. y bien des gens peut-être qui, qui se retrouvaient souvent après sur, la fiche, sur pas, les euh... panneaux publicitaires c'est quand même souvent euh, les AKB ou ce genre euh, de, mm -hmm. de personnes euh, Euh, non ça me vient pas à l'esprit puis en plus euh, j'avoue que la, la musique, euh, la j-pop euh, je, je suis pas euh, trop à fond et la oh musique ça, après ça les, là euh, les les vrais euh, les grosses stars japonaises non franchement je, je pourrais pas répondre à cette question je suis désolée euh, alors donc euh, bon, pour en terminer donc avec euh, ce qu'on qu est venu parler quand même Japan Travel tout ça <rire> euh, donc pour euh, postuler si je puis dire Euh, pour le poste, il faut euh, avoir une belle plume, mm -hmm. donc savoir écrire, être euh, motivé pour faire le job quand même, parce que ce pas les vacances gratos, hein, il faut quand même fournir un minimum de contenu, ouais, voilà. on est d'accord. Mm -hmm. euh, au niveau de l'âge, il euh, y a des restrictions, bon, il faut peut-être être, ouais. être majeur déjà, j'imagine, mm -hmm. voilà. Et, euh, et sinon, euh, on, on y va à plusieurs, il y a une limite, y a... est-ce qu'on peut y aller à 2, 3, 25, <rire> je sais pas, tu vois. non, c'est -ce y a... tout seul. C'est juste une personne. Oui, ouais, parce que du coup, comme souvent c'est euh, des partenariats, les nuits d'hôtel qu'on peut fournir ou les auberges mmh. de jeunesse, bah, des fois on n'a qu'une place, on ne peut pas euh, fournir pour deux personnes. Quoi. Et en plus, euh, si on prend deux personnes, euh, comme on essaye généralement de faire... Euh, Une nationalité par mois, enfin c'est pas forcément ça, mais mmh. en gros c'est ce qu'on essaye. Bah ça pénaliserait la personne mmh. du mois suivant parce que euh, on en a pris euh, deux de ce mois-ci, donc on prendra personne le mois d'après. Euh. Donc c'est un peu, c'est un peu dommage, ça casse le principe. Euh. En gros c'est vraiment euh, aussi voir ça comme un moyen d'être autonome, d'avoir une première expérience euh, parce que ça reste quand même un, un job. Enfin c'est, c'est. C'est pas des vacances, comme tu disais, on, mmh. on essaye vraiment euh, de faire quelque chose de propre, quoi. On va pas euh, juste dire, euh, bon, bah, racontez-nous vos vacances, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, j'imagine que ça doit être chaud euh, d'aller tout seul au Japon, euh, comme ça. Ouais, il y a quand même l'équipe, c'est pour ça mmh. qu'il y a le, le pocket Wi-Fi. Et après, si jamais il y avait un problème, nous, on a un partenaire régional dans chaque région du Japon. Donc... Euh, La plupart des gens, ils veulent rester à Tokyo, donc bon, bah tant pis, mais euh, s'ils veulent partir plus loin, ils auront toujours la possibilité euh, de, de nous contacter ou de voir avec un de nos partenaires euh, si jamais ils ont un problème. Mmh. » on ne va pas les laisser dans la nature. Ouais, bah, bon, ouais, ouais, c'est ouais. votre premier bah, voyage au Japon. Hein, après, ah, vous ne parlez pas japonais, bah, <rire> tant pis, débrouillez-vous. Ouais, voilà. enfin, je veux dire, il faut peut-être quand même un minimum parler au moins l'anglais. histoire de... Non, ouais l'anglais, c'est obligatoire ouais. puisque l'équipe, elle est anglaise sur place. Donc, de toute façon, donc, si tu vas là, au secours, là, euh, you say, uh, <rire> Voilà, c'est ça. Non, il faut parler anglais et puis, en plus, déjà, il faut, euh, faut postuler en français et en anglais pour qu'on s'assure que vous parliez bien anglais et puis, euh, parce que sinon, on ne s'en sort pas ah bah oui c'est ouais. juste pour, je veux pas me faire la désillusion mais genre peut-être qu'il y a des jeunes qui nous, qui nous écoutent et qui disent ouais, ça c'est super oui mais attention il <rire> faut parler quand même bien ouais, anglais ouais, faut il y a quand même... quelques toutes petites conditions on va dire euh... non, il faut être il faut être majeur il faut savoir écrire il faut savoir parler anglais et puis être un minimum autonome voilà Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Bah, de mon côté, oui, je voilà. crois aussi. Voilà. Donc sinon, euh, tout plus info japantravel.com, il y a tout écrit, hein, et y tout machin. Y a pas de souci. Euh, et puis, mais si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez le faire sur le Facebook de l'émission. Et euh, au pire, je te transfère les questions. Tu me répondras, et je leur répondrai. Enfin, ou euh, je répondrai. Ou je répondrai directement sur le directement. Facebook de l'émission. Voilà, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, si vous avez la moindre interrogation. Vous demandez et vous serez exaucé on vrai pour moi. Voilà, <rire> c'est ça. Donc euh, une petite pause musicale, histoire de se remettre de tout ça pour que tu puisses souffler, hein, parce que c'est ta première radio ou bien Oui. Ah bah en plus, bah tu vois, t'as baptême de radio. <rire> ouais. <tu> vois, donc, <rire> alors, euh, est-ce que tu connais euh, Cynthia ou le rythme de la vie Euh, non ça me dit rien mais alors euh, c'est comme tout à l'heure en fait quand tu me demandais mmh. le nom des actrices Moi je, en fait je me rappelle jamais du nom des acteurs ou des chanteurs C'était euh, bon, enfin, un dessin animé sur la gymnastique euh, rythmique D'accord Ça passait sur la 5 à l'époque Et euh, donc ce que je vais passer là maintenant ce n'est pas le générique français parce que ça serait trop facile Et nous à Génération Manga on n'est pas pour la facilité D'accord <rire> on, on va passer en fait une chanson qu'on entend juste une fois dans la série et qui s'avère être l'adaptation en français du générique japonais de ce dessin animé. Ouh là là, c'est rare. Eh oui. <rire> et euh, donc euh, ça s'appelle euh, si, si tu si tu parles, si tu me parles. Voilà, c'est Claude Lombard donc euh, la grande euh, prêtresse du générique euh, de la 5 qui chantait tous les génériques de la 5 et qui chantait donc le générique de Cynthia qui interprète aussi cette chanson. Et on se retrouve juste après ça ma foi. <rire> Moi, on parlera de tout, on gardera nos petits secrets pour nous. Si tu ris avec moi, on s'amusera de tout. Plus de tristesse, plus de chagrin entre nous. Fais un sourire, aussitôt tu verras. Que Tout sourit autour de toi. Lève les yeux, tu trouveras un coin de ciel qui brille pour toi. Si tu chantes à moi comme je pense à toi, nos deux pensées Si, tu chantes avec moi une chanson un jour pour toi pour moi De retour sur Génération Manga, Cynthia ou le rythme de la vie, euh, une chanson qui est à l'intérieur des épisodes et qui est en fait l'adaptation française du japonais. Alors pour la petite histoire, euh, il faut savoir qu'il y a eu euh, des chansons comme ça à l'intérieur de Lucille Lamo et Rock'n'Roll. Je ne sais pas si ça te parle, euh, non, non plus. Non plus. <rire> Mais ça, c'était sorti en 33 tours et donc on avait eu l'occasion de pouvoir écouter les chansons en dehors du dessin animé, bien comme il faut. Euh, Par mmh. contre, dans Cynthia. Il euh, y a d'autres chansons, donc il y a celle-là, mais il y a aussi un groupe euh, dans, dans l'histoire dans qui chante des, des chansons et qu'on n'a pas eu, qui sont jamais sorties sur aucun support, et donc on ne pouvait pas entendre ailleurs que dans le dessin animé, avec éventuellement quelqu'un qui parlait par-dessus, quand il y avait un dialogue d'un personnage. Donc du coup, c'est un petit peu chiant. Donc euh, la règle pour vous, déjà sur manga, vous avez donc passé cette chanson, mais sans qu'il y ait les gens qui parlent dessus. <rire> Parce que dans l'épisode où on l'entend, il y a des gens qui parlent dessus. Donc c'est pas beau ça Donc voilà, c'était collector Donc euh, pendant la pause musicale Du coup ça t'est revenu la star du Japon Que tu as pu voir quand tu y étais Oui euh, parce que du coup euh, tu m'avais un peu posé une colle C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à ça Et c'était Miku Hatsune. On la voyait partout Ah tu vois j'étais sûre qu'il devait pas y en avoir une oui, ouais, euh, obligée, ouais, ouais. quoi. Avec euh, ses longs cheveux bleus ouais, ouais, On la voyait partout tous les goodies euh, euh, à Akihabara c'était la star euh, de, de tous les magasins euh. Ouais ouais c'était ça en fait Mais c'était une idole ou c'était... Euh, non, mais c'est le... Euh, alors, comment on appelle ça C'est pas un vrai personnage euh... Ah oui, c'est les vocaloïdes. Ouais, voilà, c'est mmh, ça. D'accord. J'ai ouais. ah, y pas envie qu'on entend bien parler de ces trucs-là. Ouais, ouais, <rire> c'était ça. On voyait pas mal de, de personnes euh, déguisées en Miku Hatsune euh, à Akihabara. Et puis, euh, et puis ça, c'était... Euh... Euh, en France aussi, euh, dans les conventions juste après, euh, c'était le personnage phare. Ouais. ouais, mais on le voit encore maintenant. Je te rassure, hein, <rire> euh, on me soulassait avec ça. Donc, euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout fini. <rire> bon. Euh, alors, tu me racontais que tu étais allé euh, à la fac, que tu avais pris le japonais tout ça, et donc que tu avais côtoyé pas mal euh, de fans de manga, on va dire, ouais. <rire> et que du coup, ils étaient un petit peu, euh, comment dire. Euh, Euh, un peu extravagant, un petit peu... Euh... Ouais, c'est la première Il... année, surtout. Ouais. Il titillait ouais. par rapport aux Japonais, parce que genre, ouais, moi, je regarde des mangas, donc je <rire> sais mieux parler japonais que toi. Ouais, c'est vrai. La, la première année, surtout, c'était euh, en arrivant euh, en licence. Mais généralement, toutes ces personnes-là ne sont pas restées plus qu'un an. Euh, c'était... Euh... Le premier jour, j'ai vraiment cru que j'arrivais en convention, en fait. Tout le monde était euh, cosplayé, quasiment. Euh... On en donnant les cours Euh, ouais, mais c'était, à mon avis, je sais pas, peut-être qu'ils étaient là juste euh, par rapport à, à ça, euh, parce qu'ils aimaient euh, les mangas et tout ça, et donc... Euh... Donc, euh, du coup, euh, bah, je me suis dit, ah, mais, mais qu'est-ce que je fais là <rire> En fait, euh, j'ai rien du tout contre, hein, mais c'est juste que, alors, euh, moi, j'étais pas du tout euh, au fait des derniers mangas, des derniers trucs comme ça. Euh, je sortais euh, de ma campagne profonde et du coup, euh, je suis arrivée à Lille et je me suis dit, euh, bon, bah, on va voir. Hein. <rire> Puis finalement, euh, euh, au bout d'un semestre, bah, ils ont vu que c'était pas ce qu'ils voulaient faire, quoi, donc ils sont partis. Euh, bah oui, ça s'est égrené naturellement. Ouais, voilà, dit, ça. ouais, moi je regarde One Piece et Naruto, je suis trop une bête en japonais. <rire> oui, ouais, ouais, ouais, c'était ça. Après, il euh, y en a d'autres euh, qui, qui sont restés, il euh, y en a qui sont devenus euh, euh, traducteurs pour ah, des mangas Alors, oui. et tout ça. Ouais. Donc euh, bah, ça, c'est hyper intéressant, hein, mais euh, ceux qui étaient là en mode loisir, ouais, ils ne sont pas restés. Alors justement, euh, tous les gens qui nous écoutent peut-être et qui sont fans de manga, est-ce que tu leur conseilles d'apprendre le japonais C'est facile, c'est difficile c'est comment <rire> euh, C'est beaucoup de par cœur au début hein. Euh, et puis il euh, faut vraiment aimer hein, parce que ça prend du temps, surtout les kanji après, euh, ce qui aide et que j'aurais dû faire beaucoup plus euh, pendant que j'ai fait mes études, c'est écouter tout le temps euh, les gens à la télé ou, euh, ou des, des dialogues et tout ça parce que ça, euh, c'est Euh, à la fac, on parle pas assez, on fait pas assez d'échanges et du coup, lorsque je suis arrivée au Japon la première fois, je, je savais bien écrire et, euh, et, et lire, mais euh, pour, pas trop euh, l'accent. Euh, ouais, non, pour, <rire> euh, pour écouter et comprendre ce que me disaient les gens. Bon, j'étais pas euh, super forte. Eh, c'était Ouais, voilà, c'était <rire> ça, c'était ça, c'était les deux secondes. <rire> ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, parce qu'ils parlent vite. Alors du coup, eh, attends, attends, attends, déjà, je traduis en même temps. Alors <rire> ouais, ouais c'est ça. C'était euh, c'était un peu compliqué. après euh... Ouais, il, faut, il faut écouter pas mal de, de choses en japonais, ça vient. Euh, c Donc, déjà, ils ont un, une bonne base en écoutant euh, souvent ouais. de la VO déjà. Ouais, ouais, bon. c'est déjà un peu qui ne pas faire de bon mal. Début, <rire> ouais, ouais, il faut. Après, il faut peut-être regarder autre chose qu'un truc qui passe son temps à dire Kso, nolé ou des trucs comme ça aussi. Ouais, voilà, <rire> c'est plus, euh... Les gros mots, c'est peut-être pas très usuel au Japon. Je sais pas. C'est pas très, <rire> très usuel, non. Euh, une fois, j'ai dit un, un gros mot devant un japonais et il m'a regardé comme si euh, j'avais traité toute sa famille. Quoi. Ah, ouais, ouais, bah, <rire> tu... Ouais, mais tu m'étonnes. Alors que je, je l'utilisais comme une ponctuation. En français et en fait, <rire> <rire> ça a pas du tout marché comme donc ça. Arrêter de mettre des à la fin des, des, des phrases. Ouais, ouais, ah, ouais, euh... C'était pas terrible. <rire> d'accord, d'accord. <rire> euh, donc, euh, bah, du coup, toi, t'étais pas très fan de manga, pas très dans, dans ce délire, alors. Bon, c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que. En fait, je me suis direct spécialisée en littérature classique, mmh. et euh, du coup, moi, je suis un peu restée euh, dans ce truc-là. Après, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'aime bien euh, les animés, euh, j'aime bien euh, tout l'univers euh, de, de Miyazaki ou ce genre de choses. Mmh. Après, euh, bon, j'ai regardé euh, quand même euh, les bases <rire> des mangas, on va dire, quand même. Euh, je. Ouais, je pense que, bah, comme tu me disais tout à l'heure aussi, je suis passée à côté de plein de choses euh, en me disant, euh, j'aime pas ce style, alors qu'en fait, c'est que j'avais vu que, euh, que le plus populaire. Quoi, mmh. Donc, il euh, donc faudrait que je que m'intéresse un peu plus à ça. Vrai. Dans les vieux trucs, entre guillemets, que tu avais vus, euh, c'était quoi qui te bottait le plus, euh, qui t'interpellait euh... Déjà, euh, alors, euh, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien... Euh, J'aimais bien One Piece et puis en fait, euh, en grandissant, j'aimais plus du tout. Quoi. <rire> je, je me suis dit, mais non, mais pas du tout en fait. Et, euh, et puis après, euh, j'ai regardé euh, des trucs un peu, plus, euh, un peu plus filles, genre Nana ou mm -hmm. ce genre de choses. Quoi. Et euh, bah là, comme je t'ai dit, je, je me suis mis un peu plus sombre pour euh, rentrer un peu plus dans... À la limite, ce qui me correspond. Je dis pas que je suis une fille sombre, <rire> c'est un peu bizarre. Mais l'attaque des titans, j'aime bien parce qu'il y a moins de... Euh de, de gags enfin euh, je sais pas ah euh, oui ça y a pas trop non non c'est pas hyper marrant c'est mais... pas le délire là non. <rire> non non mais ça à la limite ça, ça me correspond plus ouais y, euh, j'aurais dû m'intéresser à ça un peu plus euh... Avant, mais euh, peut-être aussi que j'avais un peu saturé euh, en arrivant en, li en licence, ouais. oui. à cause de mauvais exemples, euh, ouais, de voilà. fanatiques. Euh... <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, dès qu'on dès qu ne regardait pas euh, tel manga ou tel drama, c'était la fin du monde. Donc, ah bah, euh... oui, oui. Quoi Tu pas vu ça C'est pas possible. Ouais, voilà. Tu connais pas tel personnage bah, Déjà, moi, je ne retiens pas les noms. Alors euh, là, euh... <rire> là, ça ne va pas. Et euh, peut-être qu'il faudrait que tu jettes un oeil à y Tokyo Ghoul, c'est le truc dont on me rebat les oreilles en ce moment, et euh, c'est un truc bien horrifique. Hein, donc, euh... Ouais, bah alors, il euh, y, y a lui dont j'ai entendu parler, et on m'en ouais. a conseillé un autre l'autre jour, c'était les trois Adolf. Ah oui Ah, c'est particulier ça. Ah, c'est ouais, du Tezuka, je crois. Ouais, hum, ouais, ouais. Hum. Bah déjà Tezuka en soi c'est toujours particulier Ouais bah je sais pas moi j'aime bien quand c'est particulier euh, ouais. <rire> Bah moi ce que je te conseille de Tezuka C'est Blackjack alors moi j'aime bien Blackjack C'est tu sais, je... le médecin au noir donc il fait des opérations Pas possibles et tout ça et euh, ce qui est très bien C'est les Oevi qu'ils ont faites parce que Contrairement au, au manga qui est un peu daté Parce que le style Tezuka c'est très vieillot forcément mm -hmm. euh, Les Oevi elles sont, dans, sont Très récentes donc elles sont bien belles Bien pêchues euh, et en plus C'est même sorti en français donc euh, si tu veux Les regarder en français ou en VO comme tu préfères Tu peux voir les deux mm. donc euh, Donc je conseille à toi et aux auditeurs les Zoévid Blackjack qui bon. sont sortis en DVD, à fin vidéo et qui sont euh, qui sont de la bonne qualité et puis c'est des scénarios adultes tu vois c'est des trucs ouais, sérieux ouais, ouais. c'est pas c'est pas pipi caca c'est pas One Piece <rire> euh, machin les trucs hein, donc euh, on est pas... non mais c'est pas pipi caca quand même <rire> mais mais ouais d'accord ok je regarderai donc voilà <rire> mais après il y a sûrement plein plein d'autres choses hein. Et alors justement euh, dans les Gibi dans les Miyazaki euh, en as que tu préfères particulièrement Euh, ouais, j'aime vraiment bien euh, Princesse Mononoke, mm -hmm. c'est classique, hein. je ne fais pas trop dans l'original. Après, euh, dans, les, fin, dans les derniers animés, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, miss mm -hmm. mais parce que du coup, ça représente un peu plus euh, l'univers classique que moi j'ai étudié et que j'aimais bien. Euh, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, peintre... Euh, Euh, estampes et puis euh, Utamaro, Utagawa et euh, tout ça j'aimais ai, bien, euh, Okusai c'est pareil euh, donc euh, c'est ouais je me, je me retrouvais un peu plus dans cet univers et t'as étudié un peu donc tout ce qui est euh, conte euh, japonais, Momotaro des trucs comme ça euh... ouais on avait euh, fait un truc super intéressant euh, on avait traduit et c'était la première traduction En français, euh, il y avait une particularité, mais je ne sais plus, euh, plus c'était quoi la particularité, mais on avait traduit Kaguyaime, Et donc mm -hmm. euh, après, euh, quand j'ai vu que euh, ça devenait hyper populaire avec la sortie du, films, du film, j'avais trouvé ça cool et du coup, je suis retombée sur le bouquin qu'on avait traduit et j'ai vu qu'à la fin, ils avaient mis euh, tout le nom des étudiants qui avaient participé à la traduction du livre. J'avais trouvé ça hyper sympa d'avoir fait ça. Donc, il euh, y a ton nom là-dedans Ouais. Ah bah, attention, ouais. Eh, eh, eh, on ouais, fait du monde, là. Je, <rire> je me place un peu comme ça. Ouais, là, là. Ah, mais c'est très bien, t'as raison, il faut. Et euh, donc, juste dans, dans, dans ces contes-là, donc, euh, Kaguya, t'as bien aimé, euh, t'as d'autres trucs qui t'ont marqué, qui t'ont bien plu euh... Euh, Après, j'aime bien, euh, c'est plus les légendes, toujours un peu sombres, hein, parce que, bon, <rire> c'était euh, tout, euh, tout ce qui avait été repris par euh, l'Afcadio. Mmh. Donc euh, c'était euh, tous, les, tous les mythes, les légendes avec toutes les, les créatures euh, un peu euh, de la mythologie japonaise, ça c'est pas mal, ouais. Ouais, un ouais, ouais, peu toutes ces bestioles, euh, les... Euh, ah je trouve plus le mot... Euh, ce, ce, ce, celui, les kappas Voilà, les euh, kapas. ouais, tous ces trucs-là, tout, trucs ouais. tout, euh, tout ce qui est euh, esprit, spectre... Euh, Ouais, tout ça, j'aime bien. Et justement, dans, dans ce genre, il y a un grand manga qui est un grand classique, il a eu un, un gros succès au Japon, peut-être que tu connais, c'est Gigi no Kitaro Ouais, je connais, mais euh, une fois de plus, je ne l'ai pas... Je, pas vu me, je me suis pas penché sur la question ouais. <rire> c'est euh, sorti en français le manga sous le nom de Kitao le repoussant ouais. donc si les gens veulent jeter un oeil c'est très spécial hein, parce que c'est un petit gamin fantôme si j'ai bien compris euh, qui, qui est un peu dans les cimetières avec des monstres tout comme ça euh, Alors il y, y a eu un très vieux dessin animé en noir et blanc mais il y a aussi une version un peu plus moderne euh, qui avait été euh, car-designée par Shingo Araki donc le grand caractère designer des Chevaliers du de Zodiac mm. et euh, <rire> donc, euh, qui est peut-être un peu plus accessible pour Pour ceux qui voudraient jeter un œil à Gegege no Kitaro, je vous conseille plutôt la version des années 90 parce que euh, se taper le truc en noir et blanc, c'est peut-être un petit peu hard. Donc, euh, même moi, je ne suis pas de, sûr d'être motivé. Donc, euh, voilà, c'est pour dire. Bon, j'aurais plein de choses à regarder en partant de l'émission alors. Oh, bah oui, bah, ça, il <rire> y, y, y a toujours un simple idée. Donc voilà, et euh, sinon, bah au niveau euh, des chansons, tu as des chansons japonaises ou trucs qui, qui, qui te plaisent, je sais pas. Des, ouais, euh, mais. Un style particulier, plus anciens. Donc ouais. pas la J-pop. Bah <rire> non, pas la J-pop. Ouais, non, en fait, moi, j'avoue euh, que, euh, bon, je ne suis pas très euh, culture. Euh... Pop, enfin euh, j'aime j'aime bien certaines choses, hein, mm -hmm. mais c'est pas mon domaine de prédilection, donc euh, bon peut-être que je correspond pas trop euh, aux auditeurs, mais il euh, ah bon, y en a de tout, il y a de tout. Hein. Bon ça va, ça me rassure alors. Mais c'est plus euh, le blues euh, comme Meiko Kaji, celle qui avait fait la bande annonce, euh, la... le générique de euh, Kill Bill. Euh, j'aime bien ses chansons, euh, c'est euh, c'est euh... ouais c'est du blues quoi, donc c'est un peu mélancolique et tout ça, mais c'est c'est sympa, elle a une super belle voix, elle est magnifique. Après euh... Euh, ouais, les styles que j'aime bien, c'est généralement, euh, généralement dans, ce, dans ce thème un peu là, pas trop, euh, pas trop surexcité, quoi. D'accord. Ça, j'aime moins. <rire> Plutôt euh, cool, mélancolique. Ouais, posé. Euh, euh, en fait, je l'avais écouté dans un bar euh, qui était posé euh, à Tokyo. Euh, J'avais trouvé ça très sympa comme ça, comme ambiance. Et du coup, bah, après, j'ai regardé un peu ses albums et j'ai trouvé, trouvé ça cool. D'accord. Et... Euh... Bon, je ne sais pas si tu as trop écouté, mais des, des génériques de dessins animés français, il euh, y en a qui viennent à l'esprit, il y en a que... Euh, en fait, c'est surtout que bah, je les ai appris, mais en japonais au fur et à mesure, parce que dans les karaokés, il y avait beaucoup ça, et, et c'était les seuls trucs que je connaissais au début. <rire> Donc, du coup, ouais, ça, les, les génériques, le etch et et Ouais, voilà, bon, ça, c'était à chaque soirée. Hein, mais, <rire> euh, mais sinon, euh, sinon des... Des génériques, euh, tu veux dire en français que on... L'équivalent, par exemple, Shella et y bon, bah en français c'est Dragon Ball, Bo, Z. Ah ouais, Z, Z, ouais, Z. Ouais, bon ouais. ça c'est la soupe, mais. <rire> voilà quoi. <rire> bah non, pour le coup, euh, je les connais plus en japonais, on va dire. Parce que comme je, je les regardais en VO, euh, c'était. Euh... Alors, je ne sais pas, mais euh, est-ce que tu as entendu donc, le générique japonais de Candy Tu connais Candy Candy Candy ouais. Au pays de Candy ouais. ouais, ouais, Je ne sais pas ce que c'est fait en japonais, je ne la connais pas, à là <rire> euh, Mais euh, donc, euh, j'ai encore un petit collector à, nous, à faire écouter. Euh, donc En français, on avait donc, euh, la même qu'au Japon, au ouais. début, euh, avec des, des paroles françaises. C'était Dominique Poulain qui chantait ça. donc Dominique Poulain, en fait, c'était euh, une des choristes de Claude François à l'époque. Donc, tu vois, c'est pas n'importe ouais, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc, euh, mes auditeurs le savent, mais toi, je te l'apprends peut-être. Mais Dominique Poulain, en ce moment, elle, elle fait un petit peu des tournées de génériques euh, dans les conventions où elle chante Candy, justement, avec d'autres chanteurs qui chantent d'autres génériques, d'autres choses. D'ailleurs, j'en profite pour euh, faire une petite piqûre de rappel pour dire aux auditeurs que le 16 avril prochain, au Grand Rex, à Paris, c'est euh, The Place to Be. <rire> c'est euh, l'endroit où il y aura deux heures de concert avec les interprètes des génériques français, avec orchestre et tout. Il y aura Bernard Minet, Claude Lombard, Marie. Dauphin, Dominique Poulain, Michel Barouille, Valérie Barouille, euh, Patrice Schroeder, euh, Michel Anderson, Isabelle Guillard, euh, j'en oublie sûrement. <rire> donc euh, voilà, il y, y en a plein, plein, plein, plein, plein. Et c'est euh, l'endroit pour tous les fans euh, où il faut être, parce que c'est un one-shot, il n'y a qu'une fois où il y aura tout le monde de réuni là. Jean-Paul Césarie, j'ai l'oublié. Et donc euh, voilà, tout ça pour dire que je vais te passer donc au pays de Candy, certes, mais euh, par euh, les petits-enfants Pony. c'est-à-dire que c'est une, une variante de la chanson, c'est plus Dominique Poulin qui chante, c'est des petits-enfants, en fait, euh, une chorale, quoi, et ça rend pas si mal. Alors, euh, on va s'écouter ça, voilà. <rire> Comme pour la version de Dominique Le Poulain, il n'y a que la version télé. Il <rire> n'y a pas la version longue. Ça c'est le grand drame de plein de génériques malheureusement. Euh, donc voilà alors il euh, y a un truc qui est très spécifique au Japon c'est le karaoké, parce que le karaoké ça vient du Japon pour ceux qui sauraient pas hein. et euh, donc c'est eux qui ont inventé ça et euh, donc, donc apparemment en as fait puisque tu nous l'as dit tout à l'heure ouais. et, euh, et donc t'as aucun souci, donc pour lire parce que forcément c'est pas écrit en romanji c'est écrit avec des irgana, des katakana et tout le tralala et, euh, ça va vite, ouais. et euh, donc tu y arrives sans problème à, à chanter en karaoké euh... Euh, j'y ouais. arrivais est-ce ah, que j'y ah, arrive toujours ouais je me Oui, ouais. C'est le, euh, le problème. Quand on ne pratique pas régulièrement. Ouais, voilà. Si m'entendaient dire ça, mais j'allais dire que c'est le problème d'avoir une équipe en anglais. Quoi, mais, euh... ouais, du coup, tu as plus l'habitude de ouais, de je... causer en anglais. Ouais, je ouais. parle maintenant en anglais, alors qu'avant, je... là où je bossais à Tokyo, c'était japonais. Donc ça a aidé. Mm -hmm. Après, euh, généralement, ils mettent pas les kanji, ils mettent que hiragana. Donc euh, quand on a des bases, ça, ça aide déjà... Euh... Euh, à suivre Et puis bon, euh, si on choisit une chanson qu'on qu connaît déjà en japonais... Euh, pff... Oui, non, mais ça va. Voilà, ouais. ça, ça, ça aide. Quand on connaît l'air, on a la chanson. Ouais. <rire> mais vraiment, l'ambiance des karaokés, c'est pas du tout comme on pourrait penser euh, le, le truc euh, de beauf euh, comme ça. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Et puis, il euh, y, euh, y a souvent euh, des karaokés qui font euh, karaoké et cosplay. Et ça... Euh, je ne fais pas de cosplay, mais alors vraiment, le, le, le, le fait de changer de costume à chaque chanson, c'est vraiment marrant. Et le, la dernière fois que je l'avais fait, c'était. Euh, donc, il y avait pas mal de génériques, justement, de, de manga. Et. Euh, il y avait pas mal de costumes qui se rapportaient à ça et ça donnait des trucs euh, n'importe quoi. Même il y a une fois, je me rappelle, il y a un japonais qui, qui est sorti de son petit couloir euh, parce que c'est dans des petites cabines. Mmh. Il était habillé en bouteille de bière, quoi. je me suis dit, oui. mais c'est n'importe quoi. Mais c'était vraiment marrant. Alors, euh, à partir de quel moment on appelle ça cosplay Et à partir de quel moment, c'est plutôt du déguisement de Mardi Gras Parce qu'à une... mon avis, c'est pas un personnage, la bouteille de bière, tu Non, il y, <rire> y avait de tout. À mon avis, c'était pour, euh, pour amuser tout le monde. Il y avait des vrais cosplays, quoi. Euh, à un moment, euh, j'étais déguisée, je crois, euh, en Jessie de la Team Rocket. Mais euh, sinon, euh, c'était... Euh c'était n'importe quoi il y avait juste des perruques avec des déguisements de crocodile quoi mais c'était c'est vraiment c'est vraiment marrant puis c'est pas hyper cher non plus on passe une bonne soirée euh, et puis l'ambiance elle est elle est super cool dans ce genre de trucs. Euh, je vois comme ils fêtent pas Noël moi j'ai fêté mon 24 décembre dans un karaoké c'était vraiment, euh, ah, vraiment ils font génial. pas Noël pourtant on voit dans les dessins animés euh, souvent que les personnages ils fêtent plus ou moins Noël donc du coup ils font pas ça bah ils fêtent Noël en fait euh, là bas c'est plus une fête en couple Et la mmh. fête de famille, c'est le nouvel an. Mais euh, du coup, bah, comme j'étais toute seule, <rire> j'étais au Caranquet. D'accord. Enfin, je ne suis pas allée au Caranquet toute seule, hein, sinon serait serait triste. Mais... <rire> bah... Mais... Bah, mais... Et, de toute façon, tu peux trouver du monde sur place, forcément. Il y en ouais, a qui... Ouais. Et alors, puisqu'on parle un petit peu des fêtes et tout ça, la Saint-Valentin. Alors, tu vas me confirmer cette histoire, euh, comme quoi, d'après ce que j'ai compris, euh, le garçon. Attends, que je ne dis pas de bêtises. C'est le garçon qui offre des chocolats aux filles. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Ouais. Que, que je me trompais. C'est les filles qui offrent des chocolats aux garçons. Ouais. Et le garçon, en retour, il doit offrir un truc dix fois plus cher à la fille Ouais, trois fois le montant, je crois. Ah ouais, d'accord je, je crois que c'est trois fois... Euh, ouais, ouais je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est plus, quoi. Et le principe, c'est vraiment abusé, parce que c'est... Euh, Enfin, c'est un énorme coût marketing, ah ouais, bah, évidemment, euh, comme, comme tout au Japon. Hein. Mais en gros, ouais, la fille doit offrir euh, des chocolats à tout le monde. Et euh, si elle ne le fait pas en entreprise, c'est hyper mal vu. Hein. Donc, il euh, y a euh, les de chocolats, il y a plusieurs types de chocolats. Et les chocobons Oui, il <rire> y en a, y a plus... Enfin, c'est vraiment... Euh, ils en font euh, pour les patrons, pour les employés avec elles. Ah, il elle, y a des euh... chocolats spécifiques Oui, voilà, c'est ça, en fait. Pour chaque... Euh relation on va dire et euh, et donc euh, moi je savais pas trop j'ai pas offert de chocolat euh, quand j'étais dans ma boîte et euh, du coup bon pour rigoler parce que je suis étrangère mais euh, on me l'a dit quoi Ouais, ouais pas faire de chocolat <rire> et, comment on dit ça en japonais tu m'as pas offert de chocolat tu sais pas mais... non non je t'ai dit euh, juste avant <rire> je parlerai pas japonais <rire> c'est bon, ça aurait fait être sympa d'avoir une petite phrase à apprendre à partir en japonais tu vois Bah, tu m'as pas offert de chocolat. <rire> T'es sûr? Tu m'as pas offert de chocolat? Tu veux pas me la faire? Là non, j'ai pas, pas très envie. <rire> non, pas envie de chocolat. Non, et puis si je me trompe, euh, mes patrons ils vont entendre après l'émission, ils vont dire oh là, qu'est-ce qu'elle est nulle. Qu nul. <rire> D'accord. Euh, bah voilà, bah écoute, le temps s'égrène, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je propose qu'on termine en chanson. Ouais. Et euh, quoi de mieux que de pouvoir justement juger la différence entre la France et le Japon avec le générique des Aventuriers du Bosco, c'est-à-dire que la française et la japonaise c'est la même chanson. Mm -hmm. Donc Euh, je vais mettre les deux versions l'une après l'autre comme ça on va d'abord l'écouter en français et puis après on va constater en japonais ce que ça donne et puis on se quittera avec ça quoi donc euh, écoute je te remercie pour toutes ces infos précieuses hein, bah, merci on, à toi on ne manquera pas d'aller sur Japan Travel et tout ça <rire> et puis bien sûr à te poser des questions et tout le tralala il n'y a pas de souci. Et, et puis voilà alors je vais te demander ce que je demande à tous mes invités à la fin de chaque émission c'est de dire Génération Manga c'est pas un Asnarf Nigo alors est-ce que tu peux y arriver <rire> Génération Manga, c'est pas un Arsnaf Nigo Voilà, c'est un peck, <rire> ok Et bah nous on se retrouve la semaine prochaine Et ça sera pas un Arsnaf Nigo Allez c'est parti Les aventuriers du POSCO après ce jingle Ouh. I'm